Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de choisir la radio Issa pour vous informer. Voici le journal de ce mercredi 26 octobre 2022 dont voici les principaux titres. Des échauffourées dues au conflit foncier ont éclaté ce mercredi matin dans la réserve naturelle de la Rokoko. Ces accrochages étaient entre les cultivateurs de la société Tanganyika Sugar Industry et ceux de la compagnie de, la, de gérance du coton Kogerko. La première dame du Burundi, Angeline Nandashimi, interpelle les familles à faire consulter les leurs dès que les premiers signes apparaissent chez les sujets atteints par les troubles mentaux. Elle souligne que les maladies mentales ne sont pas du tout honteuses. Vous l'entendrez dans ce journal. Et dans la chronique euh, parlera rassure moi, les crimes de haine, sont, si une fois ne sont pas réprimés, euh, ils peuvent euh, conduire à des violences de masse, entre autres le génocide, les crimes de guerre, les crimes euh, contre l'humanité. Voilà pour l'essentiel de ce journal, présenté par Aïssa Liane Inamahoro et mis en note par Serafine Hakidzimane. encore une fois, bienvenue des échauffourées encore dans la réserve naturelle de la Rokoko entre la société Tanganyika Sugar Industry d'une part et la Kogerko d'autre part. Ce mercredi matin, au moins une centaine des cultivateurs de canne à sucre et une autre centaine de cultivateurs de coton ont failli se rentrer dedans. L'intervention des forces de l'ordre, les cultivateurs de coton accusés de la société Tanganyika Sugar Industry de dépasser les bornes fixées ce lundi et les cultivateurs de canne à sucre disent ne pas accepter les limites de ces bornes. Le point avec Spescaitas Carbagnan. Deux tracteurs de la société Tanganyika Sugar Industries se sont rendus sur terrain ce matin à la troisième transversale dans la Rukoko pour cultiver dans des superficies déjà labourées par les cultivateurs de coton. Et d'un coup, les cultivateurs de coton, au moins une centaine, sont arrivés et les ont empêchés à travailler et des échauffourées ont éclaté. Les militaires basés dans la Rukoko sont vite intervenus pour séparer les cultivateurs de canne à sucre. environ une centaine, et les cultivateurs de coton, une centaine environ également. Cela est arrivé alors que ce lundi, un envoyé du ministère de l'Agriculture a fixé des limites et a montré les bornes séparant les deux terrains. Celui de la société Tanganyika Sugar Industry d'un côté avec 1100 hectares et celui de la Cogelco de l'autre côté, environ 500 hectares, selon les témoins que nous avons retrouvés sur terrain. Les forces de l'ordre ont finalement demandé à ces deux parties en conflit de rentrer en attendant la résolution de ce problème. Et le conseiller permanent de l'administrateur de la commune Gihanga nous a expliqué au téléphone qu'ils vont résoudre ce problème puisque les bords sont déjà fixées. dans la Rukoko pour la radio Isanga Niro. Et oui, merci Espèce Kaitas Cavaniana pour ce reportage. La population burundaise doit consulter les psychiatres dans les meilleurs délais en cas des symptômes liés aux troubles mentaux. Appel de la première dame du Burundi, Angeline Nandeichimier, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale dédiée à la santé mentale. C'était ce mardi à Ngozi. Au cours de ces cérémonies, les bienfaiteurs et investisseurs euh, ont été appelés à leur tour à promouvoir la santé mentale. N'est-ce pas, euh, Jean de Dieu Ilakots Sous le thème « Faire de la santé mentale et du bien-être pour tous, une priorité mondiale », le Burundi s'est joint ce mardi au Monde pour célébrer la journée mondiale dédiée à la santé mentale. À cette occasion, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burundi a rappelé qu'il existe une faible couverture en Afrique en général et au Burundi en particulier en ce qui concerne la santé mentale. La ministre de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA, saluant les efforts déjà consentis par la Fondation Omogilani Dans la promotion de la santé mentale au Burundi, appelle d'autres bienfaiteurs, les investisseurs y compris, à œuvrer dans ce domaine. Cette fondation Bonne Action Mugilaneza appuie le ministère de la Santé publique et la lutte contre l'Occident en rapprochant les médecins et médicaments à la population. Nous appelons d'autres organisations investisseurs et d'autres à partir de ce bon exemple de la fondation Axiom Gilaniza pour conjuguer les efforts dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les maladies mentales. La première dame d'Ibundi, Angeline Daichimiye, a appelé la population à saisir à temps les centres de prise en charge en santé mentale aussitôt que des signes de troubles mentaux sont constatés. Il a en outre conseillé les parents à ne pas cacher leurs enfants qui souffrent des troubles mentaux. <fait> Il y a de l'espoir, car ces maladies mentales et psychosociales se traitent et guérissent quand on se soigne dans les meilleurs délais. Nous profitons de l'occasion pour conseiller toute personne qui rencontre ces types de problèmes à se faire soigner dans les meilleurs délais. Il existe des parents qui, au lieu d'amener leurs enfants au centre de formation sanitaire ou dans les centres de prise en charge de ces enfants, les cachent. Chers parents, ne les cachez pas, car ils sont aussi des personnes humaines. Pour la première dame du Burundi, le développement durable du pays peut être atteint lorsque sa population est en bonne santé mentale. À la couture de ces cérémonies, trois meilleures initiatives de sensibilisation sur la santé mentale ont été primées. Lancement officiel ce mercredi à Ngozi du projet AIFR visant le renforcement de la sécurité alimentaire de 1 000 ménages vulnérables de huit communes des provinces Ngozi et Kayanza à travers l'élevage. Le cours de ce projet qui sera exécuté par des ONG UCODA. Amère et vétérinaire sans frontières s'élève à plus d'un milliard 300 millions de francs burundais et sera financé par le Royaume de Belgique, comme l'indique janvier Nhoriwi Gawa, chef du projet Le Point avec Apollinaire Muzagara. Son projet d'appui intégré pour un élevage familial et résilient, vise, selon Jamdien la réduction de la pauvreté en assurant l'autosuffisance alimentaire pour 1000 ménages les plus vulnérables à raison de 4 chèvres par ménage. Son projet AIFR de 5 ans couvrira les communes Gachikanois, Ngozi, Mumba et Busiga pour la province Ngozi, Muruta, Kayanza, Matongo et Butaganzwa pour celles de Kayanza. 500 ménages seront concernés selon son responsable du projet la première année de travail et d'autres vont suivre. L'enveloppe d'AIFR et de 1,356,320,000 francs bourgolons toujours sans responsable en financement du Royaume de Belgique à travers la Direction Générale du Développement à raison de 80% et le reste par Vétérinaire sans Frontières Belgique. James Mouluiga précise aussi à travers la présentation de son projet qu'à part ces 1000 ménages bénéficiaires, d'autres seront touchés par le biais de la chaîne de solidarité communautaire. Un encadrement de ces ménages sera assuré par des techniciens vétérinaires afin d'éviter que son cheptel soit emporté par des maladies et de là arriver à l'objectif. Donc on va dire à Musagara Radio Isanganil. Captez Isanganil, écoutez la différence. Et oui, poursuivons ce journal -là par cette actualité, en bref, 154 personnes regroupées en 41 ménages des réfugiés burundais ont été rapatriées par le HCR Sud Kivu en collaboration avec la Commission nationale pour les réfugiés CNR ce mercredi 26 octobre. Selon l'officier de protection de la CNR Ouvira, M. Freddy Saloumou, ceux-ci proviennent des camps de Moulongwe et Lucenda en territoire de Fizi. Ils ont quitté les camps mardi pour la ville d'Ouvira où se situe le centre de transit. Ils ont été conduits à la frontière entre euh, le Burundi et le Congo à destination du camp de Gihanga où se, trouve les, où se fera plutôt l'orientation dans leur province d'origine. Dans quelques instants, on passe à la chronique euh, « Parle et rassure-moi ». Parle, rassure-moi. Les crimes de haine peuvent être des attaques physiques ou verbales motivées par la race, d'origine ethnique ou bien d'autres. Docteur Laurent Saba, professeur d'université à la faculté des sciences politiques et juridiques, indique que ces crimes de haine conduisent souvent à des violences de masse, entre, entre autres les, les génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Il faut réprimander conformément à la loi burundaise tout auteur de crimes de haine. Selon docteur Saba. le point avec Arnella Mucho. On parle de crime de haine quand la victime, en est la cible en raison de son appartenance réelle ou supposée à un certain groupe social, le plus souvent défini par la race ou l'origine ethnique. Dr Lorenzo Saba, professeur d'université à la faculté des sciences politiques et juridiques, rappelle que les actes de nature à propager la haine peuvent provoquer les violences de masse. La conséquence est grave parce que si ces faits ne sont pas punis, les personnes persévèrent et se multiplient comme si rien n'a été. Et ça peut même déboucher à des crimes graves comme le crime de génocide, le crime contre l'humanité ou le crime de guerre. Selon lui, l'État a l'obligation de faire cesser toutes les violations du droit de l'homme et de réprimer ceux qui sont jugés autour de ces crimes de haine. Le crime de haine consiste dans le fait de déconsidérer une autre personne, soit sur base de sa race, soit sur base de son ethnie. Ce qui haine raciale ou ethnique est réprimée depuis longtemps au Burundi. Toute haine ou aversion raciale ou ethnique est punie par la loi. Les auteurs de messages de haine sont réprimés par l'article 266 du Code pénal burundais. Oui, à 13h, passé de 6 minutes, le journal continue sur Isanganiro. Les agronomes et techniciens vétérinaires sont appelés à accompagner les agri-éleveurs. Appel du Premier ministre lors de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation à Ruigi C'était ce mardi et qui a coïncidé avec le lancement officiel de la saison culturelle 2022-2023. Gervais Ndirakoucha précise que c'est pour accroître la production agricole. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieure Sport de ce journal. L'équipe nationale des moins de 18 ans de handball vient de se qualifier en demi-finale de la compétition de Challenge Trophy, zone 5, qui se déroule à Nairobi, au Kenya. Le Burundi vient de battre l'Ouganda 50 buts contre 46 pour le deuxième match de cette compétition. fleury Bernimobona, sélectionneur de cette équipe, explique cette qualification euh, qui est le fruit de l'esprit de combativité des joueurs et l'effort conjugué du staff. Suivez-le, il est au micro d'Etienne Manila Kids. On a essayé encore une fois aujourd'hui de jouer beaucoup plus avec le cœur qu'avec le corps. Les joueurs, très fatigués, d'abord ils ont fait un voyage de trois jours, ils n'ont même pas dormi, ils dormaient trois heures dans les bus ou dans les euh, halls, tout ça c'était pas bien, c'était mal parti pour une préparation d'un tournoi aussi important que le Challenge Trophy Zone 5. Alors on leur a dit faites euh, avec ce qu'on a, Nous sommes arrivés ici euh, avec un voyage de trois jours, ils étaient exténués, je les ai vus l'après-midi, ils étaient très très fatigués. Nous sommes joués avec une équipe du Rwanda qui est arrivée lundi par avion pour le match de mardi. Donc euh, l'équipe du Rwanda était en forme, mais ça ne nous a pas empêché de les battre. Ils étaient bien en place, bien physiquement, bien reposés, ils nous ont fatigués, vraiment fatigués, assez fatigués. On a eu même des blessés, Yves blessé, Evan blessé, Joe Fleury blessé. Aujourd'hui, le match qui devait se passer à 12h contre l'Ouganda, un autre challenger du groupe a été reporté à 10h. Donc on a encore eu moins de 2 heures de, de repos, ce qui veut dire que euh, j'ai vu que l'équipe n'avait pas encore bien récupéré. Encore une fois, je leur ai dit, je le sais, vos corps sont fatigués, vos cœurs sont euh, intacts. Jouez, si le corps est fatigué, jouez avec le cœur. Rappelez-vous, nous représentons toute une nation, nous représentons des amis, nous représentons des voisins nous représentons le monde du handball en général, alors pensez à eux et jouez encore une fois avec le couteau entre les dents, heureusement que demain il n'y aura pas de match, la Somalie ne s'est pas présentée, donc c'est un match forfait on aura le temps de se préparer de de soigner les blessés, voilà, être prêt pour le combat, moi j'appelle ça le combat, euh, vendredi, entre le Kenya et l'Ethiopie. Les choses sérieuses aussi commencent, nous sommes venus ici pour prendre cette coupe, pas pour figurer. le qualifié de la Coupe du Monde et le semi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations ne vient pas ici en figurant, nous venons ici pour la coupe. Et j'ajoute que pour les moins de 20 ans, le Burundi vient d'être battu par l'Ouganda, 40 buts contre 37 en cette compétition du Challenge Trophy euh, Zone 5. Toutefois, hier, le Burundi a battu le Kenya, pays hôte, 28 contre 25. Actualité internationale. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a désigné ce mardi Félix Tshisekedi, facilitateur dans les dans les conflits politiques au Tchad. Le sommet désignant le président congolais tenu à Kinshasa cinq jours après la répression sanglante des manifestants qui ont fait 50 morts un an après le coup d'État au Soudan. Les manifestants sont toujours déterminés et soulignent que ce coup d'État a été en échec pour le pays. Les détails de cette actualité au Tchad et au Soudan avec Evaristan Zikobanyan. Cinq jours après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés au Tchad, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le CIAC, a tenu un sommet extraordinaire sur le sujet à Kinshasa hier mardi. Trois chefs d'État avaient répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi qui préside actuellement la CIAC. Le Tchadien Mahamat Idris Debi, le Congolais Denis Nguesso et le centre-africain Foster-Archange Touadéra. Les dirigeants présents à Kinshasa ont témoigné leur solidarité vis-à-vis -vis du peuple tchadien. Sans viser spécifiquement un acteur, ils ont condamné le recours à la violence à des fins politiques. Jouant aux équilibres, les dirigeants de la région ont félicité le peuple tchadien pour l'organisation du dialogue national qui, disent-ils, a pu rassembler la plupart des partis politiques, des mouvements politico-militaires et des organisations de la société civile. Au Soudan, des milliers de personnes ont manifesté ce mardi 25 octobre contre le coup d'état du général al burhan survenu il y a un an, jour pour jour, et qui a fait dérailler la transition démocratique amorcée à la chute d'Omar al-Bashir en 2019 face à la répression violente et l'incertitude dans laquelle le Soudan neige un certain fatalisme se fait sentir dans les rangs des manifestants. Depuis un an dans les manifestations au Soudan, le même slogan résonne dans les rues de la capitale avec la même rage contre le pouvoir militaire. Pour Ref, un étudiant en chimie, le coup d'État survenu il y a un an est un échec. Au milieu des cortèges, de nombreuses pancartes rendent hommage aux victimes des affrontements au sud du pays. Pour Imad, une écrivaine, la multiplication des conflits armés est un aveu d'échec pour la gente au pouvoir. Point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser pour vous. Ce journal-là vous a été présenté par Aïssa Inamaholo. Très bonne suite des programmes sur Isanganeiro. Au revoir.